é d i t e u r s et auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Le premier vendredi du mois d'août, le Burundi célèbre la journée dédiée à la solidarité locale. Une occasion pour Gabriel Rufiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption Holocombe, de prêter pour les soutiens qui répondent aux besoins de la population. v o l o n t a n d r e Et les gestionnaires des services de l'État devraient avoir dans l'esprit que les responsabilités ne sont pas une occasion de s'enrichir. c'est là la réaction du directeur national de l'organisation PARCEM après que le président de la République du Bondi ait mis en garde ceux qui se considèrent comme bailleurs des échopes p dans les marchés municipaux. Et la consommation des boissons de la Blair-Odit tend à la baisse dans la province d e m a k a m b a depuis la mesure de la hausse des prix sur ces produits. Les habitants de cette province qui le rapportent souhaitent que la hausse des prix tienne compte de leurs moyens financiers. Et la chronique environnement de ce vendredi parle de la reproduction des poissons. Voilà pour le sommaire. Alphonse Koukimana assure la mise en o n d e Jean de Dieu, il a causé à la présentation. Bienvenue. La radio. La journée de solidarité locale est célébrée le premier vendredi du mois d'août, avant, avant la fête communale célébrée le premier samedi de ce mois. Il ressort de la loi instituant cette journée, q u e c est une occasion notamment. De collecter les moyens matériels et financiers destinés à aider les vulnérables et à contribuer à la cohésion sociale. Le bondi a débuté la célébration de cette journée de solidarité locale le 28 juillet 2018.、Et、certains habitants de la province Kayanza s'inquiètent de la destination des vivres et non-vivres collectés pour la solidarité locale. Ils indiquent que les collecteurs de ces dons ne dépassent pas des listes des donateurs. Ces habitants Demande une nouvelle organisation de cette activité. D'autres majorités en âge avancé trouvent que la solidarité locale ne devait pas, être, ne devait pas plutôt attendre le premier vendredi du mois d'août. Suivez-les. Ils sont traduits en français par Patrick Saint-Guilloum. De l'entrée des mutuelles dans ma communauté, il y en a dans cette même communauté d e vulnérables. Il y en a aussi. Moi, je suis vulnérable. Je demande d'être appuyé une seule fois l'année. Ce n'est pas suffisant, même une seule journée sans manger. C'est grave. Et l'année, alors, On dit que c'est la journée dédiée à la solidarité locale. C'est une très bonne manière. Et d'ailleurs, c'est le même cas jadis. Mais aujourd'hui, on dit que c'est la journée de la solidarité locale. Ils viennent collecter des biens en vivre et en non-vivre. Oui, les collecteurs, nous les connaissons, mais nous ne sommes pas au courant ni de la destination de ces biens, ni de la façon de les distribuer aux concernés, aux bénéficiaires. On s'entraînait mutuellement. À chaque fois de b a i s i r on attendait même la journée dédiée à la solidarité locale. À cette occasion de la journée dédiée à la solidarité locale, l'Observatoire de l u t t e contre la corruption, Holcom, plaide pour les activités de soutien qui répondent aux besoins de la population, comme l'octroi des fertilisants et des sémences. D'après son président, g a b r i e r Lufiri, celles déjà réalisées ne répondent pas à ces besoins. Suivez-le. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la solidarité au niveau local. L'Olicom n'est pas d'accord de voir les autorités à tous les niveaux demander de vivre et d'autres choses, d'autres objets, envie de donner aux pauvres. Nous, nous pensons que plutôt qu'il faut penser à l'avenir. Donner quelque chose à manger aujourd'hui, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Pour l'Olicom, il est important, par exemple, aujourd'hui, de viser des pauvres qui ont des enfants qui ne vont、euh, pas aller à l'école. Il faut acheter des cahiers ou, en général, des matériaux scolaires. Payer les, les frais de scolarité. Mais aussi,、euh, pour ceux qui n'ont pas、euh, des sémences, des fimes, de semences,、euh, des fertilisants, de l e s r donner. Des fertilisants et des semences pour que d'hommes puissent être autonomes. Mais leur donner de,、euh, cinq, un kilo de haricots, un kilo de riz, ça va vraiment les aider à quoi Donc,、euh, il faut vraiment des initiatives rouables, mais、euh, donner un kilo,、euh, deux kilos à un pauvre, ça, ça ne va rien vraiment faire. C'est pour cette raison que nous encourageons、euh, aux administratifs. De travailler de cette manière-là. l a d i t observatoire recommande en outre un audit indépendant en vue de mesurer la mise en application des projets communaux et leurs impacts. À l'occasion de la célébration de la fête des communes, ce samedi, Gabriel r u f z i r i prône l'initiation des débats contradictoires pour asseoir des idées de développement des communes. Suivez-les encore une fois. Le gouvernement devait initier des audits indépendants en v u e De vérifier réellement que tous ces montants, qui o s c i l l e n t autour de 200 milliards de frambous, n、euh, c si réellement ces projets, ces programmes que l o u v e n e m e a initiés ont généré des impacts positifs. Mais l'Olicom e t doute qu'il y a eu vraiment des avantages pour l e s petits citoyens. Comme nous sommes、euh, à la veille de la célébration, de la. f a t e des communes, nous pensons qu'il faut vraiment initier des débats contradictoires et constructifs dans le but d o de,、euh, de stimuler des idées, d'encourager des idées qui visent à développer les marées communes. Mais à réécouter seulement le discours des autorités, on, habite, on est habitué à ces discours et c'est bon de refaire. Mais actuellement, Il faut vraiment、euh, donner l'occasion aux citoyens au niveau local de s'exprimer sur toutes ces questions. C'est à ce niveau que r o l i c o m demande aux administratifs et provinciaux, donc aux gouverneurs, aux administrateurs, d'initier des débats en f a i t de collecter des idées qui visent à développer les communes. e n page économie, les gestionnaires des services de l'État devraient avoir dans l'esprit que leurs responsabilités ne sont pas une occasion de s'enrichir. réaction du directeur national. De l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution d e mentalités par CM. Après que le président de la République du Bondi a i t mis en garde, CQ e u x u i se considère n t comme bailleur s des échoppes dans les marchés municipaux. Faustin Dikoumana trouve que le parti qui les a mandatés doit les remettre à l'ordre pour qu'ils priorisent le développement du pays dans leurs tâches quotidiennes. Suivez-le. Actuellement, il se pose un problème de conflit d'intérêts dans l'administration. ou Beaucoup de cadres de l'administration se donnent des avantages dans l'administration, dans les marchés publics, et nous comprenons la préoccupation du président de la République parce que dans tel comportement, annihile la valeur de l'administration publique. Mais il faut analyser a n a l y s e p r o f o n d il faut analyser profondément les causes de cette situation. La base de tout ça, c'est le, le militantisme et la légitimité historique. Et ils se disent, ils se considèrent comme déjà. Qui ne peuvent pas observer les principes de la loi. Comment les marchés publics sont accordés. Même l'organisation de coopératives de sang a n'échappe pas à cette règle. Si on analyse mais, mais,、ah, profondément ce p r o b les è m d e m a r cadres h é s les c qui v ont b é n é f i c i e r ces tendres, la plupart sont des cadres de l'administration qui proviennent des partis au pouvoir. Ça veut dire qu'actuellement, si on veut changer, c'est la réponse, c'est le changement d'attitude de comportement au sein des cadres. Du parti au pouvoir. Face à ce parti qui éduque ses membres. Si la logique, quand on perçoit un emploi, c'est percevoir des avantages induits et on s'adonne à la corruption, au détournement des deniers publics, et à construire des. Ah, masser des biens ici et là, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait une éducation ouverte, intériorisée, que quand on est nommé, on est nommé de par ses compétences pour apporter une valeur ajoutée. dans la fonction où on est, non. Éducation, à présent, la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, c o s s e s o n a s'inquiète que l'identification des RTT récemment opérée par la fonction publique serait précipitée. Le vice-président de cette coalition fait savoir que les 3000 enseignants envoyés à retraite ces derniers jours, en violation de la loi, selon lui, n'ont reçu aucun document y relatif. Emmanuel Massandali, Appelle le gouvernement de, à traiter cette question avec précaution. Suivez-les. Ces gens ont été envoyés à la retraite. Ils ont eu l'information le 29 juin 2023. Et l'information disait qu'à partir du 30, ils ne seraient plus considérés comme des fonctionnaires, q u i doivent voler dans leurs propres ailes. Normalement, on devrait les avertir une année avant pour qu'ils se préparent à embrasser dans les nouvelles conditions de vie pour être préparés moralement. Mais ça n'a pas été fait. Nous faisons face à des décisions. Qui sont précipités et les gens ne sont pas préparés moralement pour affronter cette nouvelle vie. Alors que la loi était très très claire. Il faut avertir quelqu'un une année avant et comme ça, pendant cette période, on est en train de régulariser son dossier pour que, une fois sa carrière prenne fin, alors l o n p l ou l'INSS prend la relève. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Donc ce que nous a f o r t étonné, c'est sauter précipitation avec laquelle on a traité les dossiers. Aujourd'hui, nous avons autour de 3000 fonctionnaires qui vont partir à la retraite. o u niveau de la fonctionnaire, Le rythme de travail, nous doutons que le rendez-vous de septembre que l'on a donné ne sera pas respecté. Et surtout, qu'une fois la carrière est régularisée, il devra chercher d'autres documents qu'il doit v e n déposer à l o n p r Donc, ça va prendre plus de temps, risque au risque d'aller au-delà de décembre dans l'entretien. Comment ces ménages v o n t vivre Quand il s'agit de mettre en application des textes qui、euh, apparemment ne donnent pas d'avantages aux fonctionnaires, on se précipite. Mais quand il y a des avantages qui sont reconnus par la loi, qui sont là, Ne se pressait pas. Je vous le disais dans les titres la consommation des boissons de la Blaroudi t e n t à la baisse dans la province d e m a k a m b a depuis la mesure de la hausse des prix sur c e s produits. Selon le personnel de différents points de vente et cabarets visités ce vendredi, ces boissons se consommaient dans les brefs délais. Quant aux habitants, ils trouvent qu'elle est nocéante. Et t r o u v e n t qu'ils seront consommés que par les riches. Ils demandent que la hausse des prix tienne compte de leurs moyens financiers. Les détails avec é l i s é e c u i s e r Les travailleurs dans ces dépôts d e boissons de la Praroudi nous ont fait savoir qu'ils n'avaient pas encore sorti aucun casier jusqu'à 10h du matin de ce vendredi au chef-lieu de la province de Macamba. Le mobile serait la mesure de la rose s des prix pour ces boissons récemment prises selon qu'avant cette mesure, les boissons se consommaient très rapidement. Même dans les cabarets, on affirme que le niveau de consommation de ces boissons a considérablement régressé là où ils se consommaient au moins 10 casiers par jour. On nous a révélé que c e u l s trois casiers ont été consommés ce jeudi, s i r cet i c o n avait acheté. Les habitants, quant à eux, disent que la consommation de ces boissons est actuellement réservée à ceux qui se portent bien financièrement, puisqu'ils ne sont plus capables de se procurer de ces boissons à raison de la pauvreté. Ces habitants demandent aux décideurs de rehausser les prix en fonction des moyens financiers de la population, signalant qu'un en fait seul dépôt Siri 4 où est passée la radio Isanganiro n'avait Pas d'eau boisson, sauf les limonades qui s'observent rarement et en quantité insuffisante. Depuis Makamba, Élise Cuisera, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. Les eaux du lac, dont le lac Tanganyika, ont besoin d'un temps de repos. Pêcheurs et consommateurs de poissons doivent donner du temps pour que ces êtres aliétiques puissent se reproduire et grandir. Dans l a c o n i q u e environnement de ce vendredi, l'expert Gaspard Nakimazi, enseignant d'université, affirmait que les poissons risquent de disparaître du moment qu'il y en a qui pêchent tous les jours sans aucun, sans aucun repos au lac. La chronique, chronique, chronique environnement avec Léonce b i t a r i o Les pêcheurs se sont multipliés dans le lac Tanganyika et ont besoin de l'argent. Sous un autre angle, les consommateurs ont besoin de poissons en grand nombre. Les uns et les autres capturent ces êtres halieutiques comme ils peuvent, même quand ils n'atteignent pas encore de maturité. Mais attention, les poissons risquent de disparaître si les uns et les autres ne donnent pas d'autant de repos au lac pour la reproduction. Professeur Gaspar Nakimazi, Enseignants d'université, experts en environnement. Au Lacte Indica, même nos richesses en poissons ont des grands problèmes parce que la demande en poissons est très très élevée. Moi, je dis souvent à mes étudiants, il y a plus de, plus de, plus de pêcheurs que de poissons. Alors, à ce rythme, il risque de ne plus y avoir d e poisson du tout. Il n'y aura plus que de l'eau. Alors, je peux donc comprendre que vous pouvez penser à une stratégie de s e r au moins ces ressources en poissons s'opposer un peu, leur donner le temps de s e reproduire, de grandir un peu q u e l q u e temps. Parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de pêcheurs et Ceux qui ont besoin de les manger, ceux qui ont besoin d'avoir de l'argent et de suite. Prendre une période d'un mois, deux mois ou trois mois sans pêcher, cela donne une accalmie aux poissons pour une bonne reproduction pour l'intérêt des humains vendeurs et consommateurs. Plus d'un savent en effet qu'il y a des gens qui pêchent à l'aide des outils non conformés à la loi. Selon toujours l'expert Nakimazi. En fait, la, la méthodologie de, de dire on arrête trois mois, c'est difficile de, de l'expliquer. ça. Mais si c'est un nombre limité de pêcheurs, d'ailleurs,、mm. dans la loi, il, y a, il y a une loi qui dit que la, la loi est sortie en 2016, mais là, on n'a pas encore commencé à la mettre en application. Qui font un permis de pêche On devrait donc donner c d o n un nombre de permis de pêche, un nombre limité, correspondant au volume de poissons que nous avons. Ce volume, mettant, on est à peu près idéal. Alors, les pêcheurs, propriétaires de bateaux ou filets de tout genre, devraient comprendre qu'il faut donner du repos. Aux eaux du lac. Il faut qu'ils respirent, que les poissons grandissent et se reproduisent. Les autorités publiques sont ici les plus interpellées. On ne peut pas convaincre les petits parce que ceux-là, ils ont besoin de manger tous les jours. Mais quand même, je sais que les responsables, d'abord les pêcheurs, c'est ces deux groupes. Il y a d'abord des ouvriers, ils ont juste eux, besoin de, de l'argent de tous les jours. Cela, c'est difficile de leur demander. Mais les propriétés des bateaux. Et, et alors, évidemment, les responsables, parmi eux, il y en a qui sont quand même très formés, qui ont une vision de un long terme.、Mm -hmm. peuvent comprendre qu'on a besoin de garder une durabilité de la pêche. La meilleure solution serait plutôt de diminuer très fortement le nombre de pêcheurs. Tout le monde ne peut pas aller pêcher. Il n'y aura jamais assez de poissons à manger pour tout le monde. Il y a encore moins de poissons. Pour donner de l'argent à tout le monde. Il faut donc que les gens pensent à d'autres métiers. Les pays riverains du lac Tanganyika s'étaient convenus de la mesure suspendant la pêche pendant trois mois à partir du 15 mai 2023 dans l'optique de permettre aux eaux de respirer et aux poissons de se reproduire et se multiplier paisiblement. Chose qui n'a visiblement pas été facile côté Burundais. Voilà, c'est par、euh, cet élément que nous,、euh, que nous mettons point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse k o u b i m a n a qui l'a mise n onde. Ce journal vous a été présenté par Jean de Dieu et la c o s é e Au revoir.